Alors la prochaine émission c'est une présentation de mma-nouvelle.com pour tout savoir sur le MMA c'est pas compliqué vous vous servez de votre clavier vous vous rendez sur mma-nouvelle.com puis là s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux des paris virtuels si vous voulez connaître vos euh, capacités vos connaissances sur le MMA il y a également des quiz tout pour euh, redécouvrir la vie on vous invite sur mma-nouvelle.com bonne émission Ah, bonjour tout le monde, bienvenue dans la Voix des guerriers, euh, on a un invité avec nous aujourd'hui qui s'appelle Martin Desilets, c'est un Québécois qui devait combattre en fin de semaine, soit le, le 5 décembre qui vient de, de se dérouler ce samedi euh, en Alberta si je me trompe pas, il devait affronter euh, Victor Valimaki qui est quand même un combattant d'expérience qui a je pense deux combats à son actif dans le UFC bon c'est c'est soldé par deux défaites mais quand même c'est un gars qui a qui a un bon euh, une bonne fiche qui avec quelques victoires consécutives mais malheureusement le combat n'a pas eu lieu et on va de on va en savoir un peu plus avec Martin Desilets qui va nous dire qu'est-ce qui s'est passé alors Martin qu'est-ce qui s'est passé Bonjour ouais euh, ce qui s'est passé son annel il est me voir euh, aux alentours des 8h environ pour me dire que là, Victor est allé à l'hôpital et puis là il y a des problèmes de foie et Là, c'était pas sûr qu'ils peuvent se mettre là, pour le soir, ce soir-là. Euh, c'est pas encore certain, mais avant euh, de venir, il y Fait que là, euh, je vais m'informer les promoteurs, là, ils disaient « non, c'est une tactique, il va mettre sur le maire, puis euh, c'est du niaisez, là, il pas appelé, je pas rien, fait que c'est pas vrai. » Fait que je ne pas, suis mes affaires, je me, prépare, je me, je, je, je faire, je me les mains, je suis prêt, tu sais, je suis prêt, là, mes affaires sont faites. Et pour m'entendre bien voir, clairement, y a pas de combo. Il déclare forfait, là, et Il propose une date pour qu'ils se battent et au moins fois. Oh ouais. Écoute, euh, Martin, ton, bon, ton, sur, ton surnom c'est de stress. Puis, euh, on, on, es un gars quand même qui a un caractère très bouillant. J'imagine euh, que, que as pris ça euh, d'une très mauvaise façon, là. Et euh, comment euh, tu t'es senti à ce moment-là Puis peut-être maintenant, comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui Mais commence par euh, sur le coup. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête moi bon, t'ai insulter pas mal euh, surtout qu'il était au courant de la soirée en plus que c'est c'est sa pensée là mamie c'est je suis revenu il que j'aille un peu même si tant euh, que j'allais te ça n'a rien changé c'est pas présentant je l'ai pas on n'est pas venu le faire de part le ça sera de rencontrer du monde qui connaissait puis que ça a l'air que depuis un gars fait s'affaiture mais c'est pas l'entraînement qui, qui est priorisé là, dans son quotidien fait que de plus, c'est sorti, puis en tout cas, il se l'a pas mal, ça a l'air, ça fait que c'est une histoire de foi, là, d'après moi, il a sorti une fois de trop, puis c'est pas très bien assez, mais euh, moi, je suis pas ça là, mais c'est tout le monde l'a déjà vu, puis euh, avec le caractère brouillant, comme tu dis que j'ai, puis euh, t'sais, ça pense ça pas mal, là. Ouais ben écoute Martin ça fait un petit bout de que t'as pas combattu quand même ton dernier combat à moins que je me trompe c'était contre euh, Jason Cécile c'était pour UFC c'était au tout de euh, non c'était contre Todd Gouvenberg, c'est vrai tu as réussi tu avais repris ta ta revanche sur Gouvenberg, c'était au début ouais. de 2009 euh, là euh, j'imagine que euh, tu as envie de frapper sur quelqu'un bah j'ai viens de battre là, hier en plus euh, d'Appuyam la fin du soir il y avait des des des promoteurs des UFC qui me voient euh, qui me voient le show pour justement là, de, du recrutement puis euh, moi, je, vais, euh, je vais avoir ma place là, je vais me remontrer ce que ce que j'ai travaillé tu sais ça fait trois mois là un ça l'entraînement c'est un entraînement, quand entraînement intense je m'entraîne juste pour lui tu sais j'étais un bon lutteur reste un bon boxeur qui se défendait bien puis euh, j'ai regardé des vidéos puis euh, tu sais c'était un bon cinq puis J'ai travaillé trois mois de temps là-dessus là pour, euh, pour perfectionner les, les défauts. J'ai travaillé avec, euh, au Tristar avec euh, tous les gars, euh, l'Oiseau, Georges, puis euh, plein de mes qui sont là-bas. Là. Il y a des gars des autres qui sont venus s'entraîner avec moi, les poids lourds de 260 livres, tout, euh, pour travailler. Puis, euh, tu sais, avec Steve Claveau tout, on a travaillé au gym. Puis, tu euh, j'ai tout ce le... qui pour... Euh, c'est ça, ça fait euh, je suis un peu déçu les, les déplacements justement l'entraînement tout ça est-ce que les promoteurs se sont un peu occupés de toi ou ils t'ont euh, laissé les poches vides euh, si ça te tente de nous le dire là, bien sûr mettons que un euh, moitié vide là il y a personne qui tu je, je travaille pour payer mes entraînements là. écoute Martin c'est... C'est c'est c'est désolant, c'est plate puis euh, ben j'imagine que toi puis ton équipe y avait Steve Clavo probablement dans ton coin, vous êtes déplacé pas mal uniquement pour ça en Alberta. Ben c'est juste pour ça on a fait euh, c'est 12 heures aller, 12 heures revenir euh, avec l'avion, l'auto puis tout le transport là, puis le euh, tempsage puis et on revient de ça on demande non à l'instant ça fait 10 minutes. Là. Ben c'est un C'est un sport de fou, ce sport-là. Puis, euh, c'est pas nécessairement toujours assez payant, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui te supportent dans euh, euh, bon, des commanditaires. Est-ce que as des gens que t'aimerais remercier pour euh, ce qu'ils font pour toi durant toute l'année, puis qui te permet quand même de pouvoir t'entraîner de, de, de, de manière décente Et euh, qui était avec toi qui t'aide bon, financièrement, peut-être Ben financièrement, j'ai euh, l'Évadier Victoriaville qui paye mon entraînement sportif euh, Victoriaville. Euh, j'ai euh, le restaurant bravo puis euh, pour aux autres puis il, il paye mon entraîneur de box euh, privé euh, j'ai plein d'autres comme ça ça serait un peu là j'savais pas tout à l'esprit j'ai euh, bon l'espace que moi qu'ça ressemble que lui j'étais j'ai besoin une de femme j'aime j'ai plaît comme ça là, mais des gros commentaires je n'ai pas je ne en pas encore là C'est régulier, mettons, là, qui peut me m'aider tout le temps, tout le temps, mais sinon, euh, je travaille et je fais mes affaires. Là, et là vu que, que tu viens de t'entraîner pour un combat, euh, disons que quelqu'un aurait un combat à t'offrir. T'es prêt dans combien de temps? Ben là, je prends, mettons, deux semaines de congé, puis euh, dans, trois, dans trois semaines, euh, on peut reprendre la route. Là. Et t'as-tu euh, une date, t'as-tu un combat prévu en ce moment, ou t'as-tu quelque chose en vue? J'ai des téléphones à faire. Là, il y en a qui sont intéressés à m'offrir un combo. J'ai eu ça en arrière. Ma blonde m'a mis des téléphones. Il euh, faut que je, je, je, je fasse les téléphones demain pour ça. puis euh, Éventuellement, oui. là Est-ce que c'est possible qu'on puisse te voir euh, au ringside euh, du mois de janvier où il y aura un gala de la MFL, je pense, au, à la fin février? Est-ce que c'est possible euh, qu'on puisse te voir là? Ben, je veux essayer d'organiser un combo pour, pour, euh, contre Victor Valenacchi pour euh, le 27 février, je crois. Okay. Euh, D'accord. Ouais, Joe Belois est en train de, de regarder pour ça, là, pour s'occuper de ça. Puis, là, euh, le faire, je le chez nous devant mes fans, puis euh, okay. regarde, lui, lui c'était prêt à d'avion, puis je veux faire qu'elle ça ceinture, qu'elle se ceinture, elle prend ses culottes, ben, même pas belles, en plus. <rire> <rire> Mais euh, Martin, on, on, on peut t'aimer, peut pas t'aimer mais tu laisses personne indifférent, ça c'est certain. Puis on est sûr que tu te défileras pas si lui euh, il prend la bêtise si déplace, tu vas y être pour l'affronter. Il est sur une belle séquence de belles victoires, de quelques victoires là, 6 7 victoires je pense consécutives euh, lui. Est-ce que tu penses qu une victoire contre Valimaki, ça peut te te propulser dans une organisation euh, majeure puis te donner des chances peut-être euh, Au euh, UFC ou Strikeforce? Bah, ils me disent que oui, mais j'ai déjà, euh, déjà fait comme une grande euh, sou implication maintenant, avec euh, UFC puis Strikeforce. Puis euh, là, j'attends des nouvelles aussi. Mais le combo, en fait, c'est ça a été, euh, tu ça a été comme euh, laissé penser pour UFC peut-être. Les promoteurs là pour pouvoir sauter, c est, c est que ça, tu sais. Donc ça a été pour en faire pas mal. Mais c'est sûr que nous tout accompli, ça, ça me donne une chance de plus de me rapprocher de la porte là. Il faut dire que tu as déjà battu un combattant qui est dans le UFC à l'heure actuelle, là, Christophe sasinski Un combat que j'ai pas vu, mais qu'on m'a raconté. On, on m'a dit que Sassensky avait le dessus sur toi, mais à un moment donné, des euh, illets, il s'est fâché, puis euh, tu avais renversé la vapeur. Euh, Est-ce que c'est un bon souvenir pour toi, ce combat-là face à Christophe sasinski Ça fait déjà quelques années quand même. Là. Ouais, ouais c'est un bon combat. C'est un adversaire assez, euh, assez afflotté, fort, puis... Euh, C'est un bon lutteur, puis tu sais, lu j'ai lu à, à fond du point mais techniquement, c'est un bon technicien, tu sais, un, un budget de lutte, là. Bon, techniquement, on n'a jamais pensé que tu étais le meilleur techniquement, mais je pense que tu as dû quand même progresser pas mal depuis euh, les dernières années. D'ailleurs, tu avais subi une défaite contre Todd Gouvenberg en 2006, mais ton dernier affrontement contre lui, là il y a déjà dans quelques mois... Ça a été une victoire relativement assez facile. Est-ce que ça, c'est une preuve que vraiment as progressé techniquement? Ouais, mais j'ai beaucoup mieux mon, mon entraînement. Là. Avant ça, je m'entraînais euh, comme un débutant. J'ai pris des, des, des trucs des, des professionnels, puis euh, je m'entraîne comme ça présentement. Là. C il y a des façons de faire, puis je me suis adapté, puis j'ai appris. là. faut apprendre, de, faut apprendre à de, de progresser. Oh, T'es rendu à quel âge, Martin? Je suis rendu à 34 ans. 34 ans, puis bon, euh, ouais. il y a eu quelques euh, défis qui se sont lancés il y a quelques années, là, quelques mois peut-être. Bon, avec Steve Bossé. puis je pense c'est le combat que les Québécois sur la scène québécoise on, on attend le plus, mais euh, ça s'est jamais produit. Il y a eu des moments où on pensait que ça allait arriver. Est-ce que tu penses que ça va arriver éventuellement? Bon, c'est pas... Euh, tu c'est il a pas battu de bons gars encore, puis euh, le seul bon qui a pogné, il s'est fait battre, ça fait que c'est con, c'est chaud, la renonce. Puis, tu sais, ça serait juste un combo, euh, un combo pour pour la bourse. Si je fais ce combo-là, là, ça prendra une bourse qui vaudrait la peine, parce que sinon, c'est un combo qui me donne absolument rien, là. dans le fin fond, là. C'est incroyable. Il faut pas, pas ce qu'il me dérange, mais... Tu sais, tu À qui il s'entraîne peut-être ses devoirs, peut-être, mais c'est pourtant qui je sais pas je sais pas me lancer plus loin non plus là mais tu sais avec les gars que moi j'ai pas j'ai battu les gars qui ont battu puis groupes, lui, a battu, il... dans le fond ils battent rien que des gens avant des gars qui étaient pas en forme qui ont pris des contrats à la dernière minute ou tu sais des affaires la même c'est si, des gars qui, qui ont plus de valeur un peu pour pouvoir euh, tu sais maintenant euh, comment je te dirais ça c'est que toi t'aurais ouais. plus à perdre que lui euh, à perdre euh, t'aurais plus à perdre que t'as à gagner sûrement dans, dans un combat de même si on veut un peu similaire peut-être à, à Richard Evans quand il a refusé Randy Couture peut-être dans, dans le même genre ouais c'est ça C'est sais là je, je je je sais pas c'est c'est pas c'est pas un challenge pour euh, monter tu sais avec lui tu sais c'est plus euh, C'est plus un spectacle pour les, pour les amateurs du combo. Sinon, euh, c'est sûr qu'un jour, sûrement ça va se faire. Si, si un promoteur qui a, la, qui a l'argent pour l'attraper et puis euh, qui, qui, qui veut, qui veut ce qu'il contrôle. Mais sinon. Euh, en ce moment, quand, quand on offre un, un adversaire, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes à chaque fois, voir si c'est le genre de gars qui va t'aider à, à te rendre où si tu veux aller? Ou euh, est-ce que ouais. tu vas accepter... Ouais, c'est ça, c'est important dans, dans l'adversaire qu'on t'offre que ça soit quand même un nom crédible Ouais, c'est ça. Moi, ouais. tu, toutes les gars, j'ai poigné à battre. C'est ça, mais j'ai des bons. Fait que, euh, quand j'avance, euh, t'sais, le gars qui était en avant l'eau, là, et, il a dit, « Bon, mais il est battu, ok, j'ai le droit, t'sais, j'ai fait mes preuves pour pouvoir aller battre... » Comme euh, Victor Valimaki, t'sais, j'ai fait mes preuves pour pouvoir aller me battre confus, là. Fait qu'il euh, a pas proché d'accepter le combo, puis là, il hier, fait que. Fait, Alors, on, ben, on va souhaiter qu'on qu puisse te trouver un adversaire assez rapidement puis qu'on puisse te revoir rapidement sur la scène ben, québécoise peut-être ou même ailleurs éventuellement. Puis ben, Je pense qu'on souhaite également un affrontement avec Steve Bossé. Je pense que ça peut être euh, bon pour euh, le sport au Québec surtout. Peut-être que euh, ni toi puis, euh, ni Steve vont vraiment gagner à faire un combat l'un contre l'autre. Mais je pense que pour le sport, ici, euh, ça pourrait euh, redonner euh, un, un petit étincelle euh, qui, euh, parfois, on semble, ça passe, ça revient, mais je pense que c'est le combat qu'au Québec, on attend avec le plus d'impatience. Ouais, ouais, tout le monde m'en parle tout le temps. Quand est-ce ça va se faire, quand est-ce que ça va se faire. Il y a des promoteurs qui veulent le faire. Oui, c'est ça, il va falloir que quelqu'un euh, débourse pour que ça puisse se faire, je pense, mais... Euh, on... On souhaite que quelqu'un va avoir les poches assez creuses, puis un peu de courage, puis si on est capable de, de bien promouvoir ça, parce que je trouve ça dommage. On a quand même de, de, de des organisations, euh, la MFL, le Rainside, qui sont capables d'organiser des, des beaux événements. Mais on, je suis pas sûr des fois la, la promotion, elle se fait peut-être pas, euh, je pense, euh, euh, de bonne manière, ce qui fait en sorte qu'on les gens qui suivent pas ça de manière assez assidue, ils savent pas qu'il y a un événement. C'est vraiment juste les mordus qui le savent. Ouais, ben non c'est pas mal sur internet mais le, la publicité la télévision sûrement c'est beaucoup plus cher plus ça de, de au 30 secondes une seconde je sais pas comment ça marche t'as pas de prix non plus là mais je sais que c'est cher c'est c'est le marketing un peu qui manque mais euh, Et finalement ils voulaient organiser ils bossé mais là, son ont changé rien ils demandé c'était Stéphane Poitry il par demandé euh, une bourse euh, non raisonnable donc euh, on voit plus il pas pu l'avoir lu mais On connaît pas la mine, la mine ça peut arriver oui, que quelqu'un va lui tuer ça. Bon, maintenant qu'est-ce qui va se passer là avec toi Tu recommences l'entraînement Tu dis dans, dans deux semaines euh, Tu partages toujours ton temps un peu avec euh, euh, Victoriaville et euh, au Tristan Ouais, Victoriaville, Tristan. Enfin, euh, je rentre vraiment euh, dans le coin de Trois-Rivières aussi, donc euh, je le monte, je me déplace pas mal. OK ben bonne chance Martin puis on va suivre ce qui va se passer puis euh, on souhaite que tu puisses rencontrer monsieur Valimaki lorsque euh, ses problèmes de santé ou euh, on ah, ne sait man. trop qu'est-ce que Ouais tous ces problèmes soient réglés. Ouais. Pas ah ben merci Martin puis euh, passe une belle soirée à la prochaine. Merci. bye.